بسم الله الرحمن الرحيم. اغن اي باب؟ تسمعني؟ نعم. ما هي النشرة؟ حل السحر المسحور. نعم. حل السحر المسحور. وكيف تحصل على دي نشرة؟ يعني حل السحر من شرع اخر. هو عنه. هو محرم. السلغي السلغي. نعم ஜஹா يا و... نعم وهكذا طيب يا جوستر ذا بده الساحر تكون له حلسي حرك وهو ي... ياتي بسر اخر فراشات هنا فراشات بس لا زود يا كثير السر بالبش نو طيب اليوم ندخل في باب اخر وبعد هذا الباب سننقيف ان شاء الله تمام سيكون ناخذ باب سمى ناقيف ان شاء الله في رباط رمضان يقول ما جاء في التطيور ما جاء في التطيور فتش التطيور ستدي موي فزاج واتير منه قَلُوا اللَّهُ تَعَلَى, فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُوا قَالُوا لَنَا هَذِي وَاَنْتُسِبُهُمْ سَيِّيَتٌ يَطَيِّرُوا بِمُوسَى وَنْمَعَهُ أَلَا إِنَّمَا تَعِرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْسَرَوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Donc Allah azzawajal dit à propos du peuple de Filhaoun parce que Moussa s'est rendu auprès d'eux pour libérer les fils d'Israël lorsqu'une bonne chose les atteint ils disent cela nous le méritons mais lorsque une mauvaise chose les atteint ils font endosser cela à Moussa et à ceux qui sont avec lui c'est à cause de vous que telle est la chose nous atteint et Allah leur répond en disant que ce qu'ils atteignent provient d'Allah Azawajel en réalité cependant la plupart de notre ne ça ça donc ma asbakum min musibatin fa min Allah très bien donc si tu as mal on vous attend cela par la volonté d'Allah azza wa jalla Allah a dit qu'il n'y a pas de aide qui vous cela parce que vos mains ont accompli donc en réalité tout mal qui nous touche sa cause son régime c'est normal et ce n'est pas foulaine ou foulène nous nous proposons des actions Cheikh Abdelhamid avait raconté <'en> une histoire là là comme vous t'accordez des récits dans le vers à propos du symbole de la taïour des gens que beaucoup de gens font taïour font mauvais présage et s'en prennent au jour de la sunna en disant ça à cause de vous qui nous arrive telle ou telle chose c'est à cause de vous c'est à l'époque à Demmaj avant que la Darwa ne s'installe à Demmaj il y avait beaucoup de de les terres étaient fertiles il pleuvait fréquemment il y avait beaucoup de rêve qui se passait et ensuite ça a commencé à changer par la suite On savait qu'à l'époque c'était Tashayur qui était répandu et la Ravz par les gens de Deroafid et le Shia, les chiites. Les chamoukbils a combattu tout cela et a instauré la Sunna qui par la suite s'est fait... travaillé en tout le Yémen. Et après sa mort c'est tout l'Aïb. Et à leur tête, Tashayah et le Hadjuri qui ont continué son travail de la meilleure façon qu'ils soient. Contrairement à ce que disent les hizbis. Lui et ses toulèbes, les autres ma chère, ils sont restés sur la même voie que Shamaq Bel. Il faut continuer son travail. Et la Darwa aujourd'hui atteint les quatre coins du Yémen, même pour dire les quatre coins du monde. Donc déjà on dit aux toulèbes à l'époque, c'est depuis que vous êtes là, il ne pleut plus, l'herbe, ou plutôt la, la, la terre ne fait plus pousser. On n'a qu'un des problèmes, les maladies, se répond et se multiplie et cazaï cazaï caza. Donc vous voyez on n'avait pas tout ça. Est-ce Abdurrahim qui l'aura dit Là. C'est tout simplement depuis que nous on est là, au kımat al-hujja alaykum. Depuis qu'on est là, l'évidence vous est parvenue ou l'avez refusée. Donc maintenant, vous êtes ce que vous arrivez. Comme la Coran Ta'ala, "Wa ma kunna mu'azzabin hatta na'tha rasuluh." Le prophète à un peuple, comme on l'expliquait, ce n'est pas à avoir, à envoyer un messager. ordre leur a dit la daawa est venue vous l'avez refusé donc maintenant vous subissez avant vous aviez l'union vous aviez l'existence de l'unionance maintenant vous l'avez plus il parle à des gens là qui étaient là qui connaissent la daawa qui yuridun anha ibn Boudrous il critiquait le prophète il critiquait la sunna donc il lui a dit cheb Hamid vous avez été atta pour cela regarde maintenant ce qui se passe actuellement en France c'est l'un des pays les plus atteint de cette pandémie qu'il subit le plus de de conséquences, qu'il a le plus de problèmes. Mais regardez bien leurs counterparts. C'est le pire aujourd'hui qui fait le plus de mal aux musulmans. Ya akhi, sont en pleine pandémie, on est occupé de même de leur santé, ils sont en train de faire des lois contre nous. Lois contre le séparatisme et réfléchissez comment comment taper l'islam de mieux possible. Comment s'en prendre à eux Quoi trouver contre eux Et plus ils font ça, et plus le rêve des problèmes Et ça ça m'oje aux à cause de vous, des à cause de nous de quoi Le Covid là-bas à la base, elle vient de de Chine, on vient pas de Alhamdulillah qu'il vient pas d'un pays d'islam. Wallah oh c'est pas malade ça vient d'un pays d'islam. C'est une maladie, voilà. Ah euh, islamiste. Une maladie touristes, j'aurais dit. Si tu es venu du Maroc, d'Algérie, voire pire d'Arabie Saoudite, alors là on nous refait le paquet. C'est une maladie ça causait musulman, on est comme ça et tout. Alhamdulillah, c'est venu des des chinois. qu'en apparent, eux ils auront plus de. Dire. Et malgré tout cela, regardez le pays d'Islam, on semble bien mieux structuré les, les pays de couf. Dès que c'est un pays d'Islam, on en ont fait trop. Alors arrêtez les salawat en jamaa et faire le tabâ'ud, faire le séparer les gens dans dans les rangs, alors que après vous pour qu'on finisse la salat, ils se sont dans les bras, ils sont partout dans, dans tous les lieux mélangés. Dans la salat, on dirait la salat, c'est que donner le la baladie. Wallahi voilà, az billah. Ils en font trop les musulmans. Pourquoi on coupions les les couffars le shahid c'est que à chaque fois les gens du mal vont faire porter ce mal qu'ils subissent aux gens du bien et quand tout va bien ça s'arrange ah, c'est grâce à nous grâce à nos efforts grâce à notre intelligence là azamina Allah azam wa jal Allah il vous a fait subir la chose et c'est lui qui les retient la chose et des fois vous ne savez même pas c'est pour la présence de muslimines que Allah fait que le, le, le châtiment il est moins dur que ce qu'il aurait pu être le fait que ce monde, ces gens que vous combattez soient là, Allah vous, vous préserve un minimum car ces gens-là sont présents. D'accord quand, quand il y a des gens de bien, donc Allah par la présence de ces gens-là, il a maudri le châtiment. Il n'y aurait personne parce qu'ils ont été exterminés. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte. Donc il dit ça, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Là, c'est à cause de vous-même. Et le peuple de Philaan ont subi ce qu'ils ont subi car ils ont fait des, fait subir des sévices au fils d'Israël. Et Mousset est venu pour les libérer. Et il est tenu encore plus. Ils ont vu tous les signes, ils n'ont pas voulu l'accepter. Puis c'est ce qu'il leur arrive, c'est ce qu'il leur arrive, que finalement on a été pris par la mer. Ils ont eu les donations, ils ont eu les grenouilles, ils ont eu le sang, ils ont eu les poux, ils ont eu euh, les sauterelles. Ils ont eu là les choses pour qu'ils reviennent, ils n'y revenaient pas. Ah, regarde la France, ce qui leur arrive. Ils n'y reviennent pas. Marchand, allez, il ne fait pas, il y a con. Donc là, il ne faut pas dire c'est à cause de vous, Simone, mais c'est à cause de vous. مِمَا كَسَبَاتْ أَيْدِيكُمُ Parce que vos mains, on va accompli فَيَكُولُوا فِي شَحْلَ كَلِمَاتِ الْحَسَنَةَ أي خَصَبْ وَسَعَةَ وَيُسْرْ وَعَافِيَةَ Toute chose qui est bonne, ça peut être la fertilité des terres ça peut être les richesses ça peut être la santé لَنَا هَذِي نَحْنُ جَدِيرُون بِهَا وَمُسْتَحِكُونَ لَهَا Ils disent, cela on le mérite quand on bien les touche, on le mérite de grâce à nous c'est يهت اي جدب وضيق وبلاء ومرض كما مثلا لا شخصه وكم الفقريه وكم الفيلاو وكم, وكم, وكم, وكم المرض يتيروا بموسى ومن معه اي تشاء العمود بموسى واصحابه ويزعمون ان ما جاءه من المصائب حاصل بسبب موسى واصحابه فبلاسك الشيء اللي توش ils s'en mettent ils s'entraînent à Monsour disons à cause de Monsour qui est ashad cela leur arrive. Aina ma ta'iruhum inda Allah. Aina jaa al shum min qibl Allah bisabab kufrihim wa takdhibihim biayat Allah. Justement ce malheur qui les touche ne sont que le fruit de leur mécréance et de leur démenti de des versets de Allah Azawaj. Walakin aktharuhum la ya'lamun. Ala ya'lam anna khayr wa sharr muqaddar min Allah. فبقدر جنن سوف صل لاك البيا والمال صلا ستجست يا الله سبحانه وتعالى seulement يقول في الشرح الجمالي سي هذه الايه يصف الله سبحانه وتعالى سيره فرعون وقومه مع موسى واصحابه ويسو وير ويسو ويروا مكفهم نحوهم وانه اذا انسر بهم شرا تشائموا بموسى واصحابه ونصبوه اليهم ثم يبين الله سبحانه وتعالى ببطء زعمهم ويؤكد ان ما أصابهم من شر ومن الله حاصل بسبب كفرهم وتكذيبهم بايه الله ثم يبين سبب تصرف تصرفهم هذا هو جعلهم وعدم عملهم بان الله هو المقدر للخير والشر دخل لي سبيكر بياسكو ميديا كهس جور باب د فيلاون فان صبري ابوسا ان ديزون كيس كيل ريفي كم سيني ان ريبار الارز وجت كوزو بوسا نعم كذلك سكي arrive à Damaj لا كيد روافد عفوا لا sortie de Damaj mais je vous dis à cause de vos péchés c'est arrivé on dit non nah, à cause de nos péchés Allah yaghfir lana parce que nous on sur péché, est sur péché c'est parce que eux ils vivent pas là non plus également eux ils voient le fait que accusation qu'on est parlé sur le savon qu'on le diviser la da'wa et quand il fait ceci cela c'est ça qui les parle il y aura même c'était bien fait pour vous si vous, des vous avez des dommages vous voulez chercher c'est bien fait pour vous ça s'amène comme ce Oussama Al-Tayibi salli a'amilo al bima nastaheq dites aux gens de Damag que vous rajouri là vous ne serez pas libéré des hawas ça à cause de lui que si vous arrivez donc vous le protégerez qui sera en votre sang vous allez subir voilà cas ça dans le sens donc on dit n'am si nous arrive à cause de nos péchés notre taxir. Mais ce que vous, vous, visez, ce n'est pas ce que nous, on vise. Nous, on vise nos vrais péchés. D'accord Ce qui peut arriver comme riba, ce qui peut arriver comme, comme taxir, ce qui peut arriver comme zembe, comme zonob, à la maison, avec les enfants, avec les femmes, et autres. D'accord Et personne n'est infaillible, personne n'y échappe. Mais ce que eux nous reprochent, non, ce n'est pas ça. Et ça, on reste dessus, ça, aujourd'hui. qu'il y a eu un hak qu'il fallait beyaner qu'il fallait démontrer on l'a démontré d'accord et après le hak il faut assumer ce qui va derrière chez Yahya il dénonçait le le mal de rawafid on sait ce qui se passe au final on veut se venger là et qu'est-ce qui s'est passé également comme pire chose c'est que les gens ont abandonné ils ont abandonné ils ont pas fait face et chez Al-Wahidan envers Allah taala le mamelouk Et il t'a interrogé, est-ce que tu penses que ce qui est arrivé au Yémen, comme guerre et comme problème par la suite, à cause des rawafides, cela était à cause de l'abandon des gens de Demmaj Il a dit oui. Les gens n'ont pas aidé Demmaj, donc ils ont été touchés par le mal. Le mal était petit, après il s'est propagé. Ils n'ont pas voulu lui faire face. Donc ça les a touchés par la suite. Voilà la différence qu'il y a entre les deux calèmes. Et c'est ça, dans les ahadis qui sont venus, lorsque les gens ne font pas des calèmes monkar, Le monde tiens, il touche tout le monde au final. D'accord Il touche tout le monde au final. Donc les gens avaient la possibilité à l'époque de faire face avant que les rafis ne prennent cette ampleur. Ils ont laissé tomber. Les gens n'en avaient rien à faire. Ils l'aiment, alhamdallah. Ils faisaient leur vie, ils mangeaient, ils faisaient la fête. Les gens des Meijs étaient dans en hissar, blocus, pour leur dire la vérité. Le Ressoulat, Allah, Azza wa Jal, les a secourus. Sortis d'au milieu de leurs ennemis, la tête haute. Et au final, il s'est passé quoi Après, les rafis, ils ont pris... Emran, après ils ont pris Sana'a, et après ils ont pris une partie du Nord, après ils ont voulu aller jusqu'à Aden. Alhamdulillah, les gens en Aden, ils ont refoulé ils sont revenus de là où ils étaient. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Pourquoi Parce qu'au début, la possibilité de faire face était là, les gens ont abandonné. Donc voilà. Donc c'est arrivé à des Mej, ce n'est pas à cause du fait que Sharia Haïl ait parlé sur Foulan ou Foulan ou Foulan. Ce qu'il a dit sur les gens, c'est un rod ilmi avec des preuves. Que ce soit Charabir, que ce soit Abiyad Jabiri que ce soit Fulani ou Fulani tout ça que ce soit l'Adani que ce soit Mohamed et l'Imam tout ça c'était des choses qu'on était fait avec chance avec Adillah Ad d'accord avec Adillah Ad regardez aujourd'hui Mohamed et l'Imam il fait leur éloge il les remercie il leur passe le au salam d'accord et il est d'ailleurs et là dans l'image c'est pourquoi j'ai en tout l'Yémen le alhamdulillah les Marrakez en tout le sud à Aden à Hadramaut à Al-Mahra En toute liberté. Donc, si Amès, justement, c'était un tort causé auparavant, pourquoi aujourd'hui les gens, ils seraient dans, dans un rien aussi bien, aussi bon Pourquoi Même quand tu vois la, la, la, la Covid dans le monde, comment elle s'est propagée, regarde au Yémen, comment les gens étaient bien. C'est venu, mais ils ont fait leur vie. Les messagides étaient ouverts, presque tous, à part dans certains secteurs. La salade de Santa Baraud, il fait de l'Aïta'ala. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous est mort qu'il devait mourir, et rester vivant qu'il devait rester vivant. Et les autres sont, dans les Moudaïaqat, certains n'ont plus de dolos du tout, plus de massagite du tout, plus rien du tout. Si on était commun, on dirait, on dirait quoi Mais On dit, c'est une chose qu'Allah, c'est une chose qu'Allah, il a voulu. Et on dit, l'âme, que ce soit au Yémen ou ailleurs, ce qui est arrivé comme pandémie, c'est à cause de nos zunob. Donc on revienne à Allah, c'est un rappel pour nous. Donc attention, tu t'aillures dire ce qui t'aillure sa cause de telle ou telle chose. Charabia, elle a juré par Allah. Qu est ce qui nous arrive, c'est un châtiment d'Allah Azawajel. Chano. Wa zaman ya juz. Elle a juré par Allah. Qu est ce qui nous arrive de Rafid, c'est un châtiment châtiment d'Allah Azawajel. Tu as dit comme cela, le jour de la quiame, il va en compte. Tu n'as pas ce beau bien. Et les gens le défendent, je parle de fois pour ça. Atali à Allah, ça s'est venir dans le Kitab Touhid après, faire de jurer sur Allah d'une chose telle et telle, c'est à cause de telle ou telle chose. Et tu jures au nom d'Allah Azawajel pour ça. هذه, هذه, نعم. توصولوا تتاير. يقولوا الفوايد أن الخير والشار مقدران من الله. لك البعض والمال sont résistés par الله. فانيان تحريم كوفر النعمة qui ne peut permis d'être aggrande على البعض من الله سبحانه وتعالى. كَرْسُ لَا مَنَسْكُ اللَّهَ تُشَتِي بَا لَسْتِ فَانيان تَحْرِيمَ التِيَرَ وَتَشَاُمْ رابعا ان الجهل سبب لكل شر دي نونس سي une cause qui amene tout le mal مناسبه الايات الاسباب حيث دلات الايات على تحريم التغيير نقطه بيسيفيا pour montrer que le tatayur est interdit deux c'est un mauvais présage d'une chose n'étant pas basé sur un dalil et que les gens sont eux-mêmes fautifs et ensuite j'attaques sur les autres parce qu'il aura مناسبه الايات التوحيد ال رابور دي دي ديفيرسي باربو التوحيد حيث دلت الايه على ان التطيير شرك لان التعليق للقلب لغير الله واثبات سباب دون الله دونك التطيير هو الشرك كما انت فعلت خصوصا كما ديو دي بوب دو ليف بو لا بركه اوتر ديون في اون كوز افيز اون في اون كوز اسكال دابون دي كوز دونك لا سي pareil اللي جوز اون في كيو اعمال تاع تاتوشي D'une cause que Allah n'a pas fait cause. Par exemple, ils vont dire pour telle et telle, telle chose que tu as faite, et t'as vu telle et telle chose. Ça peut l'être comme ça ne peut pas l'être. Il peut y avoir des adillais qui prouvent que na'am. Et d'autres qui prouvent que non. Mais là, eux, ce qui leur est arrivé au peuple de Filhaon, c'est que c'était eux les fautifs. Et malgré cela, ils ont dit ce qui si vous est arrivé, c'est à cause de vous. Donc ils ont fait une cause, mais ils n'en ont pas une. Donc c'est du shirk d'avoir fait cela. Et aussi, justement, parmi les qu'est-ce qu'il y a eu à Demmaj, ce n'est pas comme les gens veulent l'entendre, c'est qu'on a vu les corps des frères après le premier hissar. Les corps des frères sortis, qui étaient intacts. Là, c'est un châtiment d'Allah, ça. Et les gens peuvent dire, on ment, on ment. au moins, au moins, au moins, on a vu ce qu'on a vu. Vous n'étiez pas là, vous. Des gens ont vu, des rawafid ont vu, des journalistes ont vu, des gens, des contrées sont venus pour voir. Mais les gens, ils ont la haine, ils ne veulent pas accepter. On dit, non, on a vu. On a vu. Et comme on l'a dit, je l'ai dit plus d'une fois, qu'Allah nous maudit si on a menti là-dessus. La si sa' Allah al-ain une nazilna ta'u alayna, اذا كذبنا في هذا الحال. Ce on a montré ce qu'on a vu comme miracle. On sortent les corps qu'Allah nous Maudit sur le champ. Par rahmat Allah Azawajel, la, la sakinah qu qui avait. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme tir comme bombe et autre. La peur elle était là, n'am, mais une sakinah de quoi D'être sur le haq. Qu ce que tu fais c'est mashour, il faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Et faire face tonner à ton honneur noblement. C'est de pouvoir faire face à ton ennemi de façon noble. La tête haute, c'est une chose que, par laquelle Allah t'a nobli. Dans ton ennemi, tu ne peux rien faire. Il t'humilie, il te piétine, il te maltraite. Comme la plupart des musulmans sont mis en France. Tu as un ennemi, tu ne peux pas faire face contre lui en France. Il fait ce qu'il veut. Il rentre chez toi et il casse ta porte, tu ne peux rien faire. Il te va en prison, tu ne peux rien faire. Et pour tes enfants, tu ne peux rien faire. Il te bloque, tu ne sois pas du territoire, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Franchement, faire face à Hossi était tellement plus fort et tellement plus noble que de faire face à la France. Car là, tu as un jihad moins cher, avec les hasbèbes, d'accord Alors que là-bas, tu subis. Tu fais ma face, tu subis. Et tu fais, d'or à que Allah fasse que tu subisses le moins possible. Et là, on ne dit pas que toute personne en France subit. Mais de façon générale, ce qui arrive aux musulmans en France, de façon générale, c'est quoi C'est le dors qu'il y a là-bas, les marassis qu'il y a là-bas, et que beaucoup peuvent partir et ne partent pas. le coup final et eh ben c'est bis le le le la justice de redbi wa la usbrae ma kayna cela allah yefrej anhum harakni li baa ki li souf ki les, les, les secours il faut pas se voiler la face tu es devant ennemi tu peux pas faire face sur ce territoire tu as pas le moindre face comme tu dois partir il dit يقول الدليل الثاني قر الله تعالى قالوا طيركم معكم عند كرتم بل انتم قوم مصرفون Ils ont dit à des messagers qui sont venus vers eux Que votre représentant est avec vous Est-ce ainsi que vous agissez Alors que le rappel vous est fait Vous êtes certes un peuple outrancier D'accord Voici que leur messager du messager a répondu à des gens qui leur ont dit que leur porte est malheureux et leur ont dit Votre malheur est avec vous-même. Est-ce un지고 que vous agissez alors qu'on fait le rappel. Je sais un peu outrancier. Ya kuffishana kadimat. Toirukum ay hazzukum wa ma yanalukum min al-khayr wa ash-sharr. Adja vautre part de bien ou de mal qui vous touche. Cela provient de vous et d'Allah azawajal et des causes que vous allez faire. Bien sûr. Ma'akum ay moussahibukum lakum. In khayrun fa khayrun wa sharrun fa sharrun. C'est-à-dire que votre part doit vous atteindre où vous soyez. Si jamais c'est un bien, vous faites du bien, vous aurez un bien. Si vous faites du mal, vous aurez un mal. Et des fois, on voit un bien, alors ce n'est pas un bien pour nous. Ah, regarde ce qui m'arrive, telle chose, telle chose. C'est que du bien, non. C'est le roche d'Allah, Azza wa Jal. Et des fois, tu vois quelque chose qui t'atteint, tu penses que c'est un mal, et ce n'est pas un mal pour toi, au contraire. Allah est élevé en revue par cette chose-là. Tu effaces des zouloub. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, iza habba <Sus> llahu kuma nasaba minhum aw Abtalahum law ka allahu veux d'un peuple euh il leur il les aime il les a fait attendre de de de de d'épreuves wa qala inna azm al jazaa azm al bala fa man saqita fa la sukhta wa lam wa man radiya fa ar-ridha et qu'il a dit que la plus grande récompense est que la plus grande épreuve d'accord et que celui qui se met en colère de ce qui lui arrive لوه الله كره الله عز وجل سلوكي اغري لوه الله كره الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رد الله بعبده الى شر احمل عنه حتى جاء بظهور بيوم القيامه واذا رد بي عبدي الى الخير عجل عجله عنه لقب في الدنيا حتى لاقي الله ورساله ذنوب وفي هذا المعنى تقريبا عزيزي بيتر اون تيت كسي الله عز وجل veux pour ses serviteurs amal il le relaisse en son daman qu'il accumule l accumule l accumule. Il lui arrive rien. Parce que jour ne rien, il, il vient, il a tout à, à endosser. Et s'il veut pour lui un bien, alors il précipite justement le taxiur de Sezoube en se bavant. Conseiller Mekemba, il vient, il a moins de choses. Moins coûte à rendre. On savait en ensemble. Donc des fois tu dis "Ah, moi je vais bien, tout va bien." À quelque fois pose la question. Parce que là, il y a promis des preuves aux croyants. Tu veux que tout va bien, tu arrives jamais à rien On sort des questions. Et le contraire casalique. Et tu le vois comment par rapport à ta religion Par rapport à ton dîn. Tu vois, de ton dîn, Alhamdoulilah, t'es fort. Est-ce si que t'atteins ta santé T'es bien seulement ou quoi Mais dans ta religion, tu restes sur le sti karma. Tu ne changes pas ou quoi Inch'Allah, on espère que ça va créer pour toi. Qu'est-ce qui t'arrive Mais si tu vois que ta religion en prend un coup et que tu changes et que les zoulous, tu les accumules, là, on craint pour toi à ce moment-là. C'est un peu ça le mizén. Regarde ton dîn. Comment ça Regarde Ayub, ce qui lui est arrivé comme maladie. Il est resté sept. D'accord Sept. Et d'autres gens, ce qui lui est arrivé, ils ont commencé à changer, à dévier. Là, on craint pour tout ce qui est arrivé, ce qui est vraiment une hache de ciment, fialin. Tu vois Parce que c'est quoi la chose la plus importante C'est ta religion. Asel, ton mizel, c'est ton djinn. Ton mizel, c'est ton djinn. Yaqul, ayin dhukirtum, hey. ayin dhukirtum, ayin dhukirtum.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 في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل لما جاءوا قومهم بالوعظ والتفكير تشاؤموا وتطيروا بهم لكن الرسل رفضوا هذا تشاؤم وبيّنوا أن ما نزل بالكفار حاصلوا بسبب كفرهم وتكذيبهم بآية الله لأنهم قوموا تجاوزوا الحد في البعد عن الحق واختاروا الكفر على الإيمان وتلك عاقبة الكافرين النصر بيحصي الله عز وجل montre que, justement, il envoie des messagers à des gens, des peuples transgresseurs, aux transciers, pour leur faire le rappel, et ceux-ci, leur ont rétorqué que ces messagers n'ont pas de malheur. Donc les messagers ont refusé cela, cette accusation. Et leur ont dit, si vous avez comme malheur, c'est à cause du fait que vous n'avez pas accepté la vérité. Vous êtes restés sur le coup, sur l'injustice. Donc de là, si vous, arrivez, vous avez ce qui vous arrive. Vous avez ce qui vous arrive. Au contraire, si vous avez accepté le message des, des envoyés, la situation serait arrangée. Mais non, ils ont refusé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ça s'empirera encore par la suite. Et comme on l'a expliqué, ça s'empire pas à tes yeux, et que tu vois que tout va encore mieux pour toi, alors ils se t'edragent. Alors ils se t'edragent. Regarde les koufars, parce qu'ils ont comme ni'am, qui leur viennent, comme richesse, comme confort ou quoi. Alors ils se t'edragent là. C'est tout. C'est pas une marque d'amour pour Allah. Ta'ala, pour eux, sûrement pas. Allah n'aime pas les koufars. Comme ça, ils sont encore mieux, et ils se l'aiment encore plus de la vérité. tout à cheum nous vivons phrase les petits oras m'ont interdit ça indique un تحريم l'israf le fait d'être outrancier l'israf ça peut être le gaspillage là ce qui évolue, est voulu c'est de faire de dépasser les limites ça dit ça l'israf c'est bab l'halaq et le chqaa donc le cet israf une cause de destruction et de malheur justement on a cette ayah lesbaban حيث دلالات الاية تحريم التطيير ceci vient pour montrer que le tatail le tataerdi مناسبة الآية للتوحيد. لبي يحسي مثلا تعبوه التوحيد. حيث أنكرت الآيات التيرة لأنها التعليق للقلب بغير الله وذلك الشرك. لبي يحسي فيه ببلامي للتيرة. السلاء أمانسك توقيا سأخوش أعودك الله عز وجل. السلاء أمانفه بالشرك. نعم. لكمل بالثالث. يقول عن نبيه هريرة رضي رو عنه. أن رسول الله صلى الله وسلم قاله لَعَدَوَا وَلَا تِيَرَا وَلَا هَامَا وَلَا سَفْرَ أَخْرَجَاهُ وَنَسْلَيْدَا مُسْلِمَ لَنَوْأَ وَلَا غَوْلَ donc le nabi sallallahu sallallahu sallam il a dit il n'y a pas de عَدَوَا c'est la contagion ni تِيَرَا on l'a appris déjà avec تِيَرَا وَلَا هَامَا هَامَا à la base c'est le ibu il va expliquer ce qu'il veut dire par là وَلَا سَفْر Et le musulme l'a rajouté. La Nawa. Nawa c'est les astres, les planètes. Et Raoul. Ce sont comme des djinns. Les créatures qui font peur aux gens. Et qui regardent les gens. Non. Il y a qu'il y a une chaleur de la kalimette. La Adawa. La Adawa. Il y a tout le chaleur. Il y a tout le chaleur. Il y a tout le chaleur. Il y a tout le chaleur. Il y a tout le chaleur. وقوله العداوى الى عدوات اثر بنفسها وكلاجيكوا العداوى طات كونتاجون في ان في كونتاجون بارل مييم الا تنت لا كونتاجون اجي ديل مييم دكا التي يرى اي موجوده ومؤثره يا با التيار موجود يا كير مييم اجي ديل مييم كذا عليك والاهم الاهم يا الطير من طيور الليل يظن العرب ان اذا وقع على دار احدهم فانه ينعى وينعى وينعى موته وموت قريب له والنفي في الحديث نافي ما كانت تعتقد العرب لوكليدي بوا قد حمات ابوه كاول اذا عبد ذكر سيع يبو في نسته منزل سل انصت امرى تو الى هو اقوش لو النبي صلى الله عليه وسلم لا دي باد يبو سي ديار قد superstitions او اوجيهه بخصوص يبو بل يبو لا exists Ou la Safar. Et donc Safar, il explique deux choses à l'auteur. Soit c'est, il dit Hayat fil batn tussibu al-mashiya ou al-nas. Comme si vous parliez d'un verre. A la base, Hayat, c'est un serpent. Mais là, dans le ventre, il n'y a pas le serpent dans le ventre. Ça peut être un verre. Et qu'à d'ailleurs, la Safar, nafi et tasha'um bichal Safar. Les, également les superstitions du mois de Safar. Que c'est un mois qui porte malheur, qui se passe plein de choses. Il y a des gens, par exemple, qui vont se passer à Safar parce qu'ils disent que le mariage ne va, va pas aboutir, ou ils ne font pas de projet à Safar parce qu'ils disent qu'il va se passer telle et telle chose. Ou à ce moment-là, c'est un mois de Jad. Comme on a aujourd'hui, aujourd'hui, vendredi 13, par exemple, tout comme ça. C'est un mois de Jad. Le cas de Jad, c'est un cas de Jad. Il y a des gens qui sont les djinns et les shayatins. تتحول وتتلون فتضل الناس عن الطريق والنفي ليس نافيا لوجودها وانما النفي لزام العرب ان تضل الناس دوك راول ديك راول سي ن فور دو باميل دي شياتين دون لي ز ا برتنداي ك ا لي جاي لي جون سور لو شمان اي سان پو كوم لي جون اوجور دي بارت سكي اوغغ تو سكي اي مونستر دو لاروا كروك ميتين لي شوز كوم سا دكار qui effraient les gens, ils effraient les gens, ou le loup-garou, ou autre, les vampires, comme le, le, le vampire, comme euh, Dracula, une chose comme ça, quoi. les zombies, tous ces monstres, toutes ces créatures, qui n'existent pas, qui font peur aux gens, qui égarent les gens, bien que le djinn existe, le djinn existe, mais ils ne font pas ce que le, les gens disent, ce qu'ils font. Il y a qu'un autre fichard, il y a les jmalli, la maquera tel jalli à tout, تعوج بكثير من الخرافات والأوهام التي لا تستند البرهان أراد الإسلام أن يقي أدباعه من تلك الأباطل فانكر ما كان يعتقد المشركون في هذه الأشياء المذكورة في الحديث فبعض ونفي وجود أصلا كثيرة والبعض الآخر نفي تأثيره بنفسه ونفي تأثيره بنفسه لأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو Donc en fait, la Jaya et l'Iya étaient pleines de superstitions, pleines de mythes. Donc l'islam est venu pour supprimer, annuler tout cela. D'accord Des choses que les gens pensaient. Ils pensaient des choses qui n'ont pas l'existence de base. Elles sont purement mensonges ou d'autres qui existent, mais dont les gens ont exagéré à leur rencontre, ont voté des choses à leur sujet. Donc l'islam est venu pour montrer que le bien et le mal ne proviennent que dans l'Azawajal et par des causes. Les biens ont des causes qu'il aurait faites, et le mal également il dit en les fawaid an al amrad la ta'di bi nafsiha wa inma bi qada'i allah wa qadarihi donc les, que les maladies n'agissent pas d'elles-mêmes sont pas contagieuses par elles-mêmes ce n'est pas parce qu'allah azza wa jalla a prédestiné iptal tatayur wa ta'thiri cela de mot l'annulation du mauvais présage et qu'il a pas d'influence Farisan ibtal maz'am al-Jahiliya fi at-tayr al-hamma. Slavjan pour annuler également la croyance que les gens voyaient dans le hibou. Comme on dit l'adage, rose de malheur. Ça vient de là ce genre d'expression. Arabian ibtal at-tasha'um fi sha'r as-safar. Slavjan pour annuler la superstition par rapport au mois de Safar. Khamisan ibtal maz'amuhu ahli al-Jahiliya fi al-ghilan. Menagerbon pour dire que les gens prétendaient à propos des réilan. C'est pas dit prétendu monstre. اخرجه كي نوي رجون مناسبه الحديث الباب حيث يدل الحديث على ابطال التتير حديث جابو انل تل التتير مناسبه الحديث التوحيد حيث ابطل الحديث التتير لانه تعليق القلب غير لله وهو شرك به كما dijo pam يقول ملاحظه الجنب بين الحديث لعداوه وحديث فير بن المجذوم كما تفير بن الاسد ان كوله فير من المجذوم امر بتوقي الاسباب التي قد تكون سببا للمرض واما قوله لا دواء فهي نفي تاثيره لتاثيرها بنفسها وناكموا جوه الحديث دي باط كونتاجيو و الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فئ du passefere ou lepre comme tu fuirais du lion n'approche pas également il y a hadith قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد que le malade ne se mélange pas aux gens qui sont sains. Donc comment jouons dans ces hadiths-là Le hadith, il nous dit qu'il n'y a pas de contagion. Il dit qu'en fait, il n'y a pas de contagion par elle-même, que la maladie de elle-même se déplace. D'accord Sans quoi, la maladie contagieuse, c'est une chose qui existe. D'accord La preuve, le taaroun, il a dit qu'en Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il me casse le malade. Tu ne sors pas du pays quand tu as le taaroun. Il n'y a pas une épidémie, tu ne sors pas Pourquoi Parce que ça, ça, ça se propage ailleurs. La contagion, c'est une chose qui existe. Mais il faut y croire que la contagion n'a lieu que par le contact d'Allah, Azza wa Jal. La maladie en elle-même n'a aucun contrôle sur elle-même. On dirait qu'elle se déplace là, là, à tel, à tel, à tel, à tel, à tel, là. Mais une maladie contagieuse, on fait les causes. On s'en protège. Par contre, il faut qu'il y ait une maladie. Il faut qu'il y ait une maladie. Et il faut qu'il y ait une maladie.